Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission culturelle chaque semaine donc sur Radio No Culture. Et cette semaine, on est parti à la découverte de la pourtarenne Bilsara, euh, littéralement l'Assemblée des Labroudins, qui se déroulait donc euh, ce dimanche dernier à Ustarit, qui est une fête qui est début octobre donc chaque année. Et malgré le fait que euh, cette année, malheureusement, la pluie ait dû écourter euh, la programmation de cette euh, journée festive, notamment euh, le, le, le défilé de château qui a été annulé le matin euh, nous sommes allés rencontrer un des organisateurs euh, de cet événement chez Shabie Etchegaray et ensuite nous avons pu faire une petite interview avec le groupe qui passait donc le soir 20h qui clôturait euh, cette fête à savoir Ashtobaba qui est un groupe de reprise de Saldi Bobo, voilà et c'est parti pour Non Essentiel Non essentiel La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile Du fromage Non essentiel du Jambon On traverse un désastre, Nicolas Coronavirus euh, J'aime Renaud sur certaines chansons Bonnard de la virus donc nous sommes toujours là pour ta bil sarahtéri comme je voulais quandjou ai dit tout à l'heure euh, effectivement donc euh, l'émission sera un petit peu raccourci puisqu'on n'a pas eu on n'a pas eu le, le, les chars ce matin à cause de la pluie euh, mais on va s'attraper avec un organisateur euh, donc de cette euh, de cette journée dominicale on est avec Xvier Chegalai bonjour bonjour euh, alors tout d'abord écoutez es l'orateur est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est euh, concernant la porte rémilzara alors la porte rémilzara aujourd'hui c'est une euh, fête qu euh, qui est organisée euh, tous les premiers dimanches d'octobre Mais de base, ça vient d'un événement historique parce qu'il mmh. faut savoir qu'au Labour, au Pays Basque, euh, ils organisaient des bilsards, des assemblées de, de villageois pour euh, voter un petit peu les lois parce que le Labour réussissait à avoir ses propres lois. Mmh. Donc on est euh, les, les premiers organisateurs sont partis de cet événement historique pour créer cette fête et maintenant c'est un rassemblement entre la Labourdes. C'est vous estimez que c'est assez vieux quand même ça quoi, 20 ans, 30 ans que je suis comme ça Alors la première édition était en 79. Ah oui. Voilà, voilà donc, même, euh, vieux, ça oui. fait quelques années, oui. euh, Aujourd'hui, donc il y a eu une pause euh deux, trois ans avant de 3 ans en ouais. 2020 évidemment pendant le Covid. Et là vous reprenez donc cette année, on est en 2021, euh, comment ça se fait Pourquoi cette pause déjà Et euh, du coup, qui est-ce qui a repris ça Alors, euh, les dernières années, alors pour traduire euh, le terme Laporta Remilzara, c'est l'assemblée des Labourdins. Et mmh. il faut dire que ces dernières années, c'était devenu Oustaristaren Bilsara, qu'on peut traduire ouais. par euh, l'assemblée des Oustaristars, donc les gens qui habitent à Oustaritz. Donc, euh, les dernières années, euh, la, la participation était devenue euh, beaucoup moins importante. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une perte de motivation aussi par les organisateurs. Parce que parce qu'il oui, faut préciser que l'Oustaristaren Bilsara, je veux dire le l'assemblée euh, de base euh, qui se déroulait il y a quelques centaines d'années maintenant, euh, se faisait déjà à Oustaritz oui. et que... Euh, en conséquence cette fête-là se faisait euh, toujours à Ustaritz. Oui, c'est c'est parce qu'à l'époque quand le... Bayonne qui est maintenant la capitale du Labour était ouais. sous l'emprise des Anglais, mm -hmm. donc Ustaritz était devenu la capitale du Labour. Donc c'est pour ça que les assemblées se faisaient à, à Ustaritz. Donc depuis, il y a eu cette pause parce que tu, tu, tu le disais euh, ouais, de motivation voilà, surtout et... Ustaritz qui, qui, qui ouais. était euh, qui était en charge de, de la chose. Euh, et depuis, donc, il y a eu une, une petite pause et vous avez pris cette année. Et donc, nous, on a décidé de, de reprendre euh, justement parce qu'à l'époque où ça s'est arrêté, bon nous, on avait 17, euh, 18 mm -hmm. ans. Donc, on était un petit peu jeunes, c'est vrai, pour reprendre. Mm -hmm. Et là, vu qu'on a mûri un petit peu, on se sentait capable de reprendre l'événement. et Mais on avait vraiment très envie de, de, de redonner du sens au terme euh, l'Assemblée des Labourdins. Mm -hmm. Donc, on a appelé des jeunes de, de tous les villages. On a essayé d'aller dans tous les villages pour rassembler des gens et non pas que des gens qui sont de Hustar là où il y a aujourd'hui l'événement, pour que ça ait vraiment un sens l'assemblée du labour. Et donc vous avez réussi Oui, euh, là si on regarde, enfin vous, vous pouvez pas voir mais... Pour, pour situer un peu aux éditeurs, il y a le, le, le grand chapiteau euh, sous lequel se déroule actuellement le repas, ouais. et donc on est à côté sous l'autre chapiteau un peu plus petit. Voilà, donc... et il y a les bars, et euh, si on regarde les serveurs qui sont en train de oui. servir, Finalement, là, il n'y a qu'une seule personne qui est du Staritz et tout le reste, il y a trois ou quatre autres personnes qui viennent d'autres villages. Donc pour nous, déjà, ça, c'est une réelle victoire. Et de plus, on a réussi à faire venir pas mal de monde déjà ce matin, donc c'est déjà très bien. Et en plus de ça, vous êtes du coup une génération plus jeune que, que ceux qui organisaient ça avant. Oui. Vous êtes une toute nouvelle génération. Oui, oui, oui voilà. Euh, là, il euh, n'y a personne qui était dans l'organisation avant. On est tous nouveaux, on n'avait jamais organisé cet événement. On a tout repris euh, tout seul. Pour schématiser un peu ce qui se passe habituellement à la portière Milsara, euh, tu peux nous faire euh, chaque année, donc c'est les chars d'abord Oui, donc normalement il y a un défilé de chars, donc euh, certains de, de villages construisent leurs propres chars, et mm -hmm. le but c'est de passer un, mécha un message de ce qui se passe dans leur vise dans leur village ou actuellement. Mm -hmm. Donc voilà, chacun construit son propre char on fait un défilé dans la rue, ça s'arrête devant euh, l'église, là il y a un petit commentaire... Et ensuite, il euh, y a le petit apéro avec des, des instruments traditionnels et puis repas et ensuite les concerts euh, en fin d'après-midi et le soir. Euh, il y a quelques années, donc 5 ans je crois ou peut-être peut-être même 6 ans, euh, vous aviez présenté enfin la porteville Sara ancienne génération. Oui. entre guillemets a présenter euh, Bertran Lapourdi quoi. Oui. Et cette année j'ai une petite vidéo qui présentait Thérèse oui c'est ça. ça. Tu peux nous expliquer qui sont ces personnages Alors Bertrand Lapourdicoa, c'était un, un petit seigneur qui, qui existait à l'époque justement des assemblées historiques. Mmh. Et lui il s'était beaucoup battu contre le, les anglais qui étaient là, pour il voulait faire partir les anglais. Donc l'ancienne génération avait utilisé ce personnage pour euh, représenter cet esprit labourdain euh, qui a envie de, de, de se montrer aux gens. Et donc nous, on a décidé de, de maintenant de mettre en place Thérèse, c'est donc la femme de Bertrand. cest euh, c'était dire c'est la, la femme aujourd'hui dans le personnage ou c'était déjà historiquement euh, la femme Alors, il y avait une personnage. femme qui s'appelait Atarese et du coup, nous, pour faciliter la chose, on a décidé de prendre le prénom plus commun Thérèse. Et donc c'est sa femme et du coup, c'était pour montrer que qu'on gardait toujours le même esprit de, des labourdins qui ont envie de se montrer, mais étant donné qu'on est une nouvelle génération, on a créé un nouveau personnage, donc donc sa femme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ou euh, enfin, qu'est-ce qu'elle était censée faire euh, s'il n'y avait pas eu temps de plus normalement, euh, elle était censée ouvrir le défilé, oui voilà. Et moi, j'ai entendu dire, on verra, elle devrait apparaître ah. dans la journée. Donc, elle va quand même venir. Voilà, euh, voilà. Les... Or, tu, tu peux spoiler complètement, si tu veux, cette euh, cette conversation ne sera diffusée que dans quelques jours. D'accord. Nous ne sommes seulement pas en direct, donc tu, tu peux spoiler si tu veux. Si donc, envie. pendant le repas, il y a une bourriche pour gagner oui. un, un beau jambon. Oui. Et euh, on a mis Thérèse sur l'épaule euh, sur les épaules du, du plus grand garçon qui est dans notre, euh, <rire> dans notre comité organisateur. Et le but, c'est de deviner la taille complète du garçon, plus de Thérèse, pour pouvoir gagner le, le jambon. Voilà. D'accord. Euh, pour finir donc cette journée, il y aura quelques concerts. Oui. Tu peux nous en parler Alors, euh, le premier concert, c'est Andoni Oyokiegi. Il est seul avec sa guitare. Il fait des reprises basques ou pas. Et il fait un medley, c'est vraiment génial. Et ensuite, il y a le groupe Ashtobaba, qui, a, le, une grande partie, vient de Hitsassou de et des alentours. Mm -hmm. Voilà, et ça, c'est à 8h. Euh, pour avoir vu personnellement euh, Andoni, c'était lors du festival de Chesta. Oui. Euh, donc, auditeur, si vous savez pas ce que c'est Chesta, j'ai déjà fait une émission dessus. Vous pouvez aller écouter euh, sur archive.org. Voilà, c'était tout mon pub. Et c'est vrai qu'il est assez incroyable. Oui. Euh, tout seul, avec juste une guitare, sans ah, effet, oui, juste sa est génial, vraiment. Il est génial, incroyable. vraiment. Pour finir que pour les prochaines années, comment vous, vous sentez C'est la première c'est un test ou... ou comment vous vous sentez Je pense que dans tous les cas on refera une édition l'année prochaine, mm -hmm. même si aujourd'hui on, on est si ça se passe mal aujourd'hui, On refera l'année prochaine pour réessayer, ouais. mais euh, pour l'instant, on est plutôt content de ce qui se passe, donc euh, ça nous encourage oui, à continuer. Quand tu dis ça se passe mal, tu veux dire financièrement si Oui, vous êtes si trop financièrement c'est euh, un échec, euh, on, on ah. essaiera quand même de faire l'année prochaine. d'accord euh, Une dernière question que, que j'ai oubliée avant, de, de, avant de, de te laisser, est-ce que tu pourrais me dire quel village ou quelle ville était... Euh Il y a un salon prévu pour les chars qui devaient venir Alors, normalement, il y en avait huit. Donc, il y avait Ustaritz, mm -hmm. La Ressort, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luce. Il y a Loussois et Makai qui faisaient un char ensemble. ensemble. Euh, je crois que je crois qu'on arrive à 8 non? Ouais, bon je sais plus, je sais plus. Bon, c'était des trucs Starists. Du coup, tu avais participé au char du Non, moi non parce bon. que vu que j'étais dans le comité organisateur, oh, j'ai préféré les laisser faire leur chars. voilà. Euh, ben, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Nous on va se retrouver euh, d'ici quelques instants après après une petite chanson euh, avec euh, Achto Baba qui va donc jouer ce soir pour nous et qui a joué il y a quelques jours pour vous auditeurs. Euh, ben, je te remercie. Merci. Et euh, est ce est-ce que tu est aurais un message pour euh, pour les bordeliers qui écoutent cette émission et pour peut-être les inciter à venir et, euh... et Oui, je dirais que c'est important de connaître cette partie-là de, de la culture basque, parce que c'est vrai que quand on parle du Pays Basque, on a tendance à penser à la Côte Basque, à Biarritz, mmh. au Piment d'Espelette et tout ça. À tous ces clichés-là, oui. à tous ces clichés-là, et c'est bien aussi de connaître cette partie du Pays Basque, cette partie de la culture, et donc je les encourage vraiment à venir à ce jardin vêtement. Très bien. Donc le premier dimanche d'octobre, chaque tous année. Tous les années, oui. Euh, merci beaucoup, merci et du coup, euh, à, à l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine. On est toujours là pour ta reine Biltzara Ayustaritz euh, et avant leur concert qui va commencer dans une heure ou deux on est avec baba avec Shimon, Théo, clavier, non t'es à la basse oui. t'es à la basse parce que, que tu es clavieriste aussi donc mais aujourd'hui tu es à la basse et Yulen qui est au chant donc bonjour à vous deux Bonjour Et là d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe qui s'appelle donc Ashtobaba et qui va jouer pour nous dans quelques heures et pour vos auditeurs il y a quelques jours Oui mais euh, du coup Ashtobaba c'est un euh, groupe de tribute de, du groupe Saldi Bobo Sadiboubou c'est un groupe qui a joué euh, dans les années 90 donc euh, qui a joué assez peu au final mais qui ont fait quand même deux albums, euh, un dans les années 90 et un deux trois années après mm -hmm. donc il n'y a pas beaucoup d'albums mais euh, deux albums bien bien compacts et euh, avec beaucoup de contenu quoi. Ouais. Et la musique euh, qui va chercher du coup euh, la musique basque avec euh, pas mal d'influences de, de, de musique actuelle, notamment des musiques traditionnelles aussi euh, du Koyaan, DC d'ailleurs aussi. Euh, tu pourrais peut-être me citer le, le créateur dire principal du groupe le plus connu, donc j'ai oublié le nom là ouais, tout de suite. C'est Michel, Michel Ducot, qui est à l'origine de ce groupe à ouais. la base. Hein. Voilà. Qui, qui est donc ouais. une, une grande figure mythique du pays basque, fait enfin, du rock basque, c'est peut dire ça. Ouais. Deux albums, vous avez décidé depuis quoi, il y a quelques années, maintenant de reprendre ce groupe là pourquoi voilà, pourquoi bah à l'origine donc c'était il y a il 4 5 ans moi je finissais mon cursus de musique actuelle à ouais. à Tireuse dans les Landes et, euh, et il fallait trouver un programme de fin d'année euh, voilà pour présenter des morceaux et j'ai choisi en fait euh, de monter un morceau de Salibobo euh, Gaopacha et du coup l'idée c'est de monter son équipe du coup euh, pour cette occasion là et, ouais. euh, et voilà, il fallait se retrouver et trouver déjà motivé pour ça. Voilà, ça très bien passé et euh, du coup voilà, on avec euh, avec Bastien du coup euh, un ami euh, on s'est dit ben pourquoi pas aller plus loin et, euh, et faire un groupe de tribus de ce de Bobo et et continuer comme ça. Alors du coup, voilà. c'est parti de toi du coup cette idée-là. Oui, plus ou moins ouais. Oui, oui. Parce que Bastien aussi tu es euh, plus ou moins dans oui, le voilà, même truc Voilà, c'est ça, on a fait le même cursus, ouais. Mais mais, oui. mais lui, lui, lui n'a pas pris, il il a la fait plus tard lui en fait. fait moi j'ai commencé avec euh, Gaopacha et après les autres années euh, lui aussi il a appris d'autres morceaux de Gaopacha. D'accord. Ouais. Et euh, donc ça c'était il y a tu as dit euh, 4 50 ans, 5 60 ans Ça c'est il y a 4 5 ans, ouais. Et hum. du coup, tu t as réussi à monter le groupe euh, le groupe fascinant parce que c'est quand même une musique assez euh, assez exigeante quoi, c'est techniquement, oui. je veux dire c'est quand même c'est ultra bien foutu, il faut trouver des, des, des, des, des musiciens voilà. qui sont techniquement au niveau. Oui, oui c'est ça. Ben en fait, faut, euh, faut... moi j'ai eu la chance de trouver déjà des musiciens qui connaissaient ça à niveau. Mm -hmm. Donc euh, des euh, des gens qui qui connaissaient cette musique, donc euh, déjà c'est plus facile à à embaucher et, et à motiver euh, des musiciens qui aiment cette musique et qui la connaissent quoi et après ensuite euh, bon voilà, il y avait un peu d'arrangement, un peu euh, un peu de travail pour euh, faire des parties cuivres et tout ça, pour euh, faire du relevé et tout ça mais euh, bon, ça a été quand même Parce ouais. que l'idée ouais. du coup, c'était vraiment de faire du dire du copier-coller des albums ou c'était plutôt un arrangement euh, là, c'était surtout copier-coller pour le coup. Après depuis euh, voilà, je te vois là, il y a eu pas mal d'arrangement euh, notamment parce qu'on a augmenté l'équipe aussi euh, depuis de 3 ans là. Donc, il y a eu pas mal d'arrangements de fait aussi ouais. Alors mmh. du coup, tu peux me citer peut-être les, les membres du groupe, enfin en tout cas les, les postes, quels instruments euh quels instruments mmh. il faut pour pouvoir jouer du du Ash du Bobo ouais. par oui, ouais. <rire> Du coup, l'équipe de base c'était euh, du coup guitare, basse, batterie, de cuivre, l'accordéon et trois chanteurs. Fait enfin, un chanteur lead et euh et deux chœurs en fait. D'accord. Voilà. OK. Et ensuite euh, depuis deux trois ans, se sont rajoutés euh, un clavieriste et deux choristes. D'accord. Intériste okay. de choriste. Ouais. Euh, du coup depuis vous avez euh, vous avez je me souviens parce que j'y étais, vous avez enregistré trois clips. Tu peux nous raconter un peu Vous avez enregistré du au gochoki le Gasteci Itzassu. Euh, on sait très bien que c'est un petit peu un monument ce Gasteci en particulier. Mmh. Surtout pour des gens qui sont de ce coin là et vous êtes de ce coin là. Mmh. Mais comment vous vous êtes dit tiens on va faire ça au Gasteci Mais euh, Ça faisait 2-3 ans qu'on tournait et voilà on a réussi à économiser aussi un peu d'argent avec les, les quelques dates qu'on a fait. Ouais. Et on s'est dit euh, bon ben euh, il y avait un petit monde de poste pour tout le monde on s'est dit pourquoi pas marquer le coup aussi. et Si je veux que bien dans tous les cas garder un souvenir de ce qu'on fait aussi et euh, et aussi justement de faire, de faire de la promo aussi et, et montrer euh, aux gens ce qu'on fait euh, bon là c'est l'occasion de pour nous de, de valider quelque chose ouais. trigumé et puis aussi de faire de la promotion pour, pour d'autres plans quoi. Et, euh, et, et vous avez eu récemment je crois en un en, Laval l'ascendance de, de Michel euh, Michel Ducot qui veut lui chanter avec vous il y a il y a quelques semaines à peine. Oui, il y a quelques semaines, il y a il y a l'année dernière aussi où il, a deux l dernière où il y a deux ans. D'accord. L'année dernière il y a 2 ans, il y avait euh, on avait joué à Sipa Gastetchi à Bayonne. Oui. Et on a eu euh, donc Michel Ducot et aussi Yoshiba Tapia qui avait joué avec nous qui qui était tranquille de Salibobo de l'époque. Ah, Yoshiba Tapia qui jouait dans cette Oui, voilà, ah, voilà, ouais, qui jouait à Salibobo. C'est ça, donc euh, là, il y a deux ans, on avait les deux qui étaient là qui étaient montés sur scène. Ah, euh, putain, et là voilà, on fait dit de Sassou cette année, il y a Michel Ducot qui est aussi venu euh, Voilà donc euh, c'est euh, ça fait quelque chose de voir les ouais. les du groupe euh, jouer avec nous euh, oh, ça fait quelque chose ça fait plaisir ouais Euh je vais me tourne vers toi Toulane qui est arrivé je crois un peu plus tard euh, dans le groupe c'était Peyo et qui chantait à la base Non c'était euh, Ah c'était euh, pas Payo, c'était Etchigaraï. C'était pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai Payo et Ciganta C'est une raison euh, Je ne sais pas. C'est justement <rire> d'accord, c'est justement. <rire> C'est juste moi qui avais c'était cette, cette image là d'accord, très bien euh, Donc, dans ce Garay. toi tu as appris sa relève ouais, comment est ont présenté le, le, le, le projet ou est-ce que tu les ai déjà vus peut-être en live mais en fait moi je les avais vus euh, je les avais vus en live mais justement l'anniversaire du, du go choki là du gas chez et euh, il se trouve que ben, je connaissais à peu près tous les musiciens mm -hmm. et que euh, saldi bobo c'était un peu ce qu'écoutait euh, mes parents, ma famille et j'ai pas été baigné dans ça mais euh, Entre autres, euh, groupe de musique, celui-là aussi était dedans. Et donc, du coup, euh, ben je connaissais. Donc, euh, du coup, c'est vrai que les, les jeunes de notre âge euh, ne connaissent pas forcément de base, ça le dit Bobo et donc, du coup quand je jouais je chantais les refrains c'était ce que je connaissais le plus et donc du coup euh, il se trouve que Bichente Tchigara a, a quitté le groupe et ils étaient en recherche de chanteur et donc le batteur m'a appelé en me proposant voilà qui qu voudrait m'avoir comme chanteur et que vu qu'il m'avait vu devant euh, le concert euh, que je connaissais un peu quelques quelques parties du coup ils avaient pensé à moi et moi euh, j'ai pas trop trop hésité parce que le projet m'emballait. et donc du coup voilà donc au début je suis arrivé un peu à tâtons parce que C'est vrai que, que la ch... enfin, les chansons de Sally Bobo sont très hautes et euh, la voix à placer est très très difficile et j'avais pas cette habitude-là. bon J'avais l'habitude plus de jouer euh, dans des groupes euh, pas de concerts, de rue donc du coup à ouais, brailler de, de, de, de tchala, de chalanga, des chalangas et donc, du coup à un brailler punk, coup, voilà, un peu plus, plus punk que... et la voix on s'en foutait c'était histoire de l'ambiance que là sur scène c'est pas la même musique ouais. et c'est beaucoup plus technique. Et du coup, tu dû faire un vrai travail pour euh, pour arriver à ce niveau-là ou, ou finalement c'est ça arrivé assez vite euh, ouais, j'ai quand même euh, j'ai quand même dû bosser, j'ai dû changer mes habitudes. Avant je je poussais sur ma voix, je, je braillais quoi. Ouais. Et depuis, j'ai dû prendre enfin euh, j'ai pris euh, la décision de prendre des cours de, de chant parce que mmh. du coup, il fallait que je travaille la technique et que et qu'il y a des notes que, que j'arrivais pas à faire ou que si j'arrivais, c'était en forçant et je perdais la voix quoi. Donc c'était pas c'était pas mon domaine, donc il euh, y a eu un gros travail sur moi-même et qui m'a été bénéfique ato baba et, et du coup pour chanter en, en général donc c'était plutôt c'était plutôt positif et donc du coup depuis ouais j'arrive à à plus profiter du moment parce que j'arrive à placer ma voix différemment et donc du coup c'est c'est cool aussi de pouvoir bosser et de se, de, de se dire qu'il qu faut bouger aussi, on est pas c'est pas parce qu'on chante à peu près ouais. euh, un peu partout comme ça qu'on est <rire> très bon chanteur, il y a aussi de la technique et donc du coup ça ça m'a aussi fait bouger à moi quoi. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que toi tu connaissais Sally Bobo déjà depuis depuis petit ce que tu n'as pas écouté ça c'est vrai que moi personnellement euh, j'ai connu Sally Bobo grâce à Toi Va à part évidemment le gros tube <rire> de Salimbovo colore que, que tout le monde connaît qui coloré coloré ouais. euh comment t'explique euh, que un groupe d'une si grande qualité n'est pas réussi à à à, à, percer, euh, à, à, à, à percer autant à à mon avis le devrait Ben, je pense que du coup, à l'époque, c'était dans les années 90 et par rapport à ce qui se passait ici à Neusch Kaleri, c'était pas du tout le le l'esprit le, musical attendu, c'est-à-dire qu'on était dans une période où il y avait euh, plus le rock revendicatif qu'avec oui. Négougo Riak, les Fermi de et tout ça, et du coup, ce, ce cet esprit musical-là qui va chercher un peu à l'international et avec des, des chansons en langue basque, mais c'était pas trop dans l'air du temps. Mm -hmm et donc du coup tout était focalisé sur ce rock revendicatif et donc euh, c'est passé un peu euh, à la trappe et alors que c'est des, des, des, des musiques euh, géniales qui bougent, qui font bouger et aujourd'hui on est dans un contexte euh, euh, politique totalement différent et donc mm -hmm. du coup cette musique là euh, qui qui bouge et tout ça mais ça fait ça fait plus festif ici euh, dans, dans les différentes fêtes de village et et les événements. Donc je pense que c'est euh, beaucoup à cause de ça. Après euh, le tube de colorer colorer, j'arrive ouais. pas à l'expliquer parce que <rire> mais il y en a plein qui et moi le premier hein, qui, qui connaissait le tube mais qui savait pas que c'était Salibobo qui le chantait. Oui, moi, moi donc euh, moi je l'ai appris mais quand j'ai écouté Ashton et donc euh, voilà donc c'est Il un tube et donc du coup euh, les gens forcément quand on commence à chanter ben ils connaissent pas trop ils sont là ils bougent et puis dès qu'on chante c'est là ben ah ouais bah, ça fait partie de Salle des Bobo donc ça fait partie aussi de, de, de, de notre entre mais devoir de transmettre ce truc mais voilà il y avait ça mais il y avait autre chose derrière aussi quoi. La première fois que j'ai vu euh, du coup à Je te vois je crois que c'était à La Ressort euh, et je me suis dit j'étais étonné que ce truc là ait 30 ans que cette musique à 30 ans je me suis dit, extrêmement moderne. Euh, je, je je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je me suis dit, mais ça, ça ça pourrait complètement sortir aujourd'hui et ne et ne pas et ne pas dénoter du tout avec ce qui se fait actuellement quoi. Alors, ça à 30 ans, ouais, en fait, ça ben ça puise principalement auprès des, des musiques en fait qui ont déjà été faites avant les années 90 au final, c'est ça va chercher du funk, ça va chercher euh, des des musiques traditionnelles. Mm -hmm. Euh de la musique rock, de la musique punk, au final, c'est ce qui a déjà été fait entre guillemets avant. Maintenant, c'est C'est vrai que ça, ça peut être aussi actuel, parce que c'est au final un, un mélange de plein de styles moi, qui ouais, fait que du coup, ce, euh... ce mélange, à la façon de mélanger le tout, me mmh. paraissait extrêmement courant même Aujourd'hui, ça me paraissait pas du tout euh oui, du voilà, daté quoi. Oui, ça, ça pourrait être en effet euh, un projet musical actuel euh, que n'importe qui pourrait faire maintenant, ouais. ça pourrait pas. Bon, il m'a écrit peut-être l'électro qui ah, prend sa être, place. Euh, il y a pas un petit clavier dans le groupe qui, qui a, a un mec c'est tout il y a, euh, y a pas trop d'électro vraiment euh, <rire> ouais. euh, pour finir, euh, on va dire votre la dernière question, les, les prochaines actualités de d'Asto ça serait quoi prochaines actualités donc pour l'instant, il n'y a pas trop de pas trop de dates, donc on va on va répéter. Euh, L'idée, c'est de, vu que c'est une musique justement très riche et très, très euh, pas intellectuelle, mais très, euh, il y a toujours de quoi bûcher, en fait. Et, euh, donc déjà, se faire répéter, se voir pour, euh, bon déjà parce qu'on est une super bande et qu'on s'entend tous très bien, et ouais. que ça fait toujours plaisir de se voir, mais aussi pour travailler, pour finir les morceaux, et et notamment, il nous reste 2-3 morceaux qu'on aimerait intégrer dans le répertoire, euh, qui nous reste à faire encore. Et, ouais. et justement, ce que vous voyez pas le fait que, d'être un groupe de reprise d'un groupe qui a seulement des albums, Est-ce que ça mène pas à une impasse au bout de moment ça Du fait de, de ne plus pouvoir renouveler à l'infini euh, le, le le set et peut-être de se lasser ou Oui, c'est vrai. Oh, oui, mais euh, pour l'instant, on n'est pas du tout lassé, mais c'est vrai que ça ça, ça pose se poser la question quand même euh, qu qu on a qu'est-ce qui va devenir le groupe à mon donné euh, Pour l'instant, c'est encore on est encore dans ouais, euh, la ah, euh, oui, oui euh... Et ben, on va finir sur euh, sur la la question la plus difficile. Euh, je, je les ai déjà teasés, j'aurais déjà demandé avant l'interview, histoire qu'ils réfléchissent un petit peu. Euh, on est ici à la Pourtare et Milsara. Euh, c'est vrai que ça c'est un gros événement. Toutefois, c'est quand même moins gros qu'un événement comme la euh, neguna ou même muchika qui est en Soul. Euh, du coup, la Pourtare et c'est quoi C'est quoi de la Pourtare Pour moi, de la Pourtare, c'est euh, à la différence de la Basse Navarre et, et de la Soul, voilà, c'est la chance euh, d'avoir et la montagne et la mer et de pouvoir euh, <rire> s'évader en regardant un simple coucher de soleil et euh, et euh, être inspiré par euh, cet euh, mini événement qui peut durer une fraction de seconde et se dire que bah, on a cette chance là et, et on s'évade nous tout seuls <rire> alors que là-bas il Il n'y a que les montagnes et au bout d'un moment, le, quand le, coucher, est, le, le soleil il est couché, mais il n'y a pas, ce, <rire> y a pas ce, ce charme que la mer nous offre. <rire> on est d'accord que tu avais une énorme pique a Nafantar et au Chimiloutar. Un énorme pique parce qu'on nous dit tout souvent qu'on est costal de la côte et donc du vrai. coup, c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment euh, quand on va chez eux, même si c'est à quelques kilomètres. Mais ça fait plaisir aussi de se dire que des fois, on est en, sur un bateau en train de faire un pique-nique et tout, et que, mais ils ont pas ça. <rire> voilà. <rire> Simon, est-ce que est ce que tu peux répondre à cette même question Donc garde la pourtar mais en fait de la portée de Sarah, moi j'ai fait il y, a, il y a 4 5 ans. Euh, c'est vrai au final j'ai l'impression de, de plus connaître maintenant de la pourtar euh, en tout cas quand on se retrouve euh, euh, ça fait plaisir parce que du coup on se retrouve là et, euh, et on a vraiment l'impression que il y a une communauté qui se forme entre guillemets. de voilà des gens du Taris de Cambro, d'Itsasu, d'Espelette euh, Voilà, de cette génération à euh, 20-30 ans là et euh, voilà ça fait toujours plaisir vu que c'est vrai que quand on va en affronner le Gouna ou du côté du, de la base Navarre ou euh, voilà d'ailleurs, j'ai euh, l'impression qu'il y a ce même ressenti là de leur côté qui a vraiment une espèce de, même si on est tous basque, il n'y a pas vraiment de séparation quoi, mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir euh, notre truc quand même. Julien cherche quelque chose Ouais, non, juste euh, que, par rapport à ce que disait Chimon que ben euh, à l'époque euh, c'était euh, des jeunes d'Ustaritz qui qui organisaient cet événement là avec parce que à l'époque Ustaritz bon, c'était la capitale du Labour tout ça mais c'est vrai que cette année après deux ans 2 euh, trois ans sans la porte à Redmill les jeunes d'Ustaritz ont voulu large et ont appelé d'autres jeunes que ce soit de Bayonne de fait du nord du sud de l'est ou de l'ouest de, de de la bourdie et mm -hmm. donc du coup il euh, y a plein de jeunes de nouveaux jeunes de 18 20 ans Qui se sont regroupés cette année et, et du coup c'est beaucoup plus cool ça ratisse large et donc les gens se sentent beaucoup plus concernés que qu'à l'époque et c'est vrai que moi je trouve je trouve que c'est hyper bien pour pour redynamiser cette cette fait là cette fête là qui avait perdu un peu de dynamique et bon malgré le temps mais bon voilà c'est c'est juste que voilà ça ratissait large et c'est plutôt plutôt positif quoi euh, on va on va terminer sur une note france inter euh, qu'est ce que je peux vous souhaiter à vous à vous hoba pour, pour l'avenir qu'est ce que je peux vous souhaiter des concerts et des <rire> concerts et des concerts pas comme euh, pas comme ce qu'on vit depuis deux ans mais euh, <rire> non euh, blague à part euh, que ce soit des grands ou des petits concerts c'est toujours un plaisir de jouer et même quand c'est des petits concerts à 50 personnes et mais les cancier si et 50 personnes ne sont à balle, c'est mieux qu'un concert à 200 personnes où les gens sont euh, qui sont un peu statique et, et attentiste mais non non non euh, des concerts s'amuser et puis et puis le fait de jouer aussi pour nous mais aussi avant nous et après nous d'autres concerts et qu'on qu revive un peu ce qu'on vivait avant quoi bien, en tout cas Shimon et Duen, je vous remercie et euh, ben on espère vous voir euh, vous voir dans des concerts très bientôt Siniste nuela, nik mondu honi buruz denan ekiela Oartu nahi zapaisen txotan abezala, nere zalan zaipel zeta luzeak didela Eki raunzaren alde borokan nuena, bentsakiz ontrinkotan mugitu nintzena Azera begiratu eta ikusten dena, intxorozkoi simen helbati baian barrenan Meditazioekin ez nuen ez jaten, beste bide batetik behar nuen ez aleticare krishna io non sai shate vai nananere e ser tutte ne matte che ne zio ninzen capitalisco si ver nicela e da chi cerca vai nasce gara io tanarina e so la indi upi ai sai te Hodi bildina ere probatuta dauka. baita ere jokina eta muten baita. Baina girolik ino dut baita. Eginla ez egin berginhilko naiz da Azkennin planaria modaren onuna. Aldatua dut baina hau da itzura Itaminak bela jaketa zana horiaak Nogimotu an naizeen eskau lasaitu beako dut bestela akagu. Sinistu zaidazue ezzin dut gehiago beitz eskalle diagoeltatu menentzan. Ebait ikasi nuen aito onak esal eta porusa da buru erbonera C'était donc là pour Tarim Biltzara, organisé chaque année à Eustarit. Vous avez entendu Shabhi et Chegala, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur cet événement et à venir, pourquoi pas, l'année prochaine, donc le premier dimanche d'octobre. Euh, moi, je vais vous laisser sur ça et je vous dis la semaine prochaine. Je sais pas si on beaucoup, mais je suis en plein milieu de l'apportant à Mitzahara. Il y a Andonio Yukierigi qui est en train de jouer. Et je ne peux pas empêcher d'enregistrer ça pour vous faire écouter. Il est seul avec sa guitare. Il ne personne pas 200 personnes de près ici. Wajon,